Salut Mathilde Mais, euh, Tu vas bien Oui, ça va bien Et toi Je vais bien, merci. J'habite à Bruxelles maintenant. En Belgique Oui, oui, en Belgique. Oh, c'est bien Et quelle est ton adresse Alors c'est Lucasfort, 15 rue de Namur, à Bruxelles. Et tu as une adresse e-mail Oui, c'est elfort.com Et toi, comment va ton ami espagnol Roberto Il va bien, merci. Il parle français maintenant.